« Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Alors les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »« Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée !»« Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider et tu veux retourner en Judée ?»« N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, mais à cause de vous et afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. » sur quoi Thomas, appelé Didyme, s'adressa aux autres disciples. Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva Lazare qui était déjà dans le sépulcre depuis quatre jours. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Puis Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »« Ton frère ressuscitera. »« Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »« Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Marie, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, Elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en se disant, « Elle va certainement au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait !» et quelques-uns d'entre eux se dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. « Ôtez la pierre !»« Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. »« Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux au ciel. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. »« Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. « Déliez-le et laissez-le aller !» Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhedrin. Qu'allons-nous faire Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit Vous ne comprenez rien. « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas !» Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans la contrée voisine du désert dans une ville appelée Ephraïm afin d'y demeurer avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple « Qu'en pensez-vous Viendra-t-il à la fête ?» Or, Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui.